Chapitre 3 Le dragon Tristan reste en Irlande, au château du roi Gormon. Sa jambe guérit et il apprend à Iseu à chanter et à jouer du luth Pendant les leçons, il pense. Iseu est vraiment très belle. Tristan et Iseu deviennent amis. Ils rient et parlent souvent ensemble. Un an plus tard, Tristan rentre en Cornouaille. Le roi Marc est très content de revoir son neveu. Chaque jour, Tristan lui parle d'Iseu et de sa grande beauté. « Iseu est la plus belle jeune fille du monde. Elle a les cheveux couleur de l'or et les yeux couleur de la mer. Elle est gentille et généreuse. Elle joue du lutte merveilleusement bien et elle chante avec une voix très douce. » Le roi Marc écoute Tristan et dit. « Iseu est la seule fille du roi Gormon. Elle est belle, gentille et généreuse. » « Si je l'épouse, il y aura la paix entre nos deux pays. » Les chevaliers et les nobles sont d'accord avec le roi, mais il y a un problème. « Sire, comment ferez-vous pour épouser la princesse Iseu Vous savez bien que le roi et la reine d'Irlande vous détestent, parce que Morou a été tué ici, encore Cornouaille. Et... » Le roi Marc réfléchit un instant, puis il dit. « Je veux épouser Iseu. Nous devons trouver un moyen. Tristan sait ce que veut son oncle. « Oncle Marc, dit-il, je sais que c'est une aventure pleine de dangers. Lorsque la reine d'Irlande découvrira qui je suis, elle sera très en colère. Elle déteste le chevalier qui a tué son frère Morou. Mais je n'ai pas peur. Je ramènerai Iseu, oncle Marc, et tu pourras l'épouser. »« Merci, Tristan. » « Tu es courageux et loyal, » dit le roi Marc, « mais tu dois faire très attention. » Tristan part pour l'Irlande dans un petit navire avec trente hommes. « Je dois trouver un plan pour ramener Iseu au roi Marc, » pense Tristan. À cette époque, un terrible dragon vit en Irlande. Il tue beaucoup de gens et incendie les maisons et les arbres. Personne ne parvient à le tuer. Le roi Gormond est très inquiet et il ne sait pas quoi faire. Un jour il dit à ses noble l'homme qui tuera le dragon épousera ma fille Ieu en Irlande. Tout le monde parle de cette histoire lorsque Tristan en entend parler, il décide de tuer le dragon pour amener Iseu à son oncle. Il prend une lourde épée, une longue lance, un grand bouclier et para cheval dans la vallée du dragon sur le chemin. Il voit les corps des chevaliers qui ont essayé de tuer le monstre. Soudain, Tristan aperçoit le dragon. Ce dernier a de longues dents blanches, des yeux rouges très méchants et une immense queue. Des flammes et de la fumée sortent de sa bouche. « Quelle horrible créature !» pense Tristan. Il attaque le dragon et il combat pendant plus d'une heure. Finalement, Tristan tue le monstre avec sa longue lance. Il s'approche du dragon mort et ouvre sa grande bouche. Puis il coupe sa langue et la met dans son sac. « Cette langue prouvera que j'ai tué le dragon », pense-t-il. Le dernier souffle du dragon est chaud et empoisonné. Soudain, Tristan se sent mal et il tombe par terre. Un peu plus tard, Anguin le Rouge, le sénéchal du roi, arrive dans la vallée du dragon. Il aime Iseu et il veut l'épouser, mais c'est un lâche et il a peur du dragon. Lorsque le Sénéchal voit le dragon mort, il pense. « Quelle chance Quelqu'un a déjà tué le dragon Je vais dire au roi que je l'ai tué et épouser Iseu. Mais je dois d'abord couper sa tête pour la montrer au roi. » Il coupe la tête du dragon et l'amène au roi. « Sire » dit-il. « J'ai tué le dragon Regardez, voici sa tête !» « Maintenant, je peux épouser votre fille, la princesse Iseu. » Le roi sait que le Sénéchal est un lâche et il a du mal à le croire. Pourtant, la tête du monstre est bien là, devant lui. Quand la princesse Iseu entend ces mots, elle se met à pleurer désespérément. « Qu'est-ce qui ne va pas, Iseu ?» demande la reine. « Oh, mère !» dit Iseu en larmes. « Je n'aime pas le Sénéchal et je ne veux pas l'épouser. » « Ne pleure pas, ma fille !» dit la reine. « À mon avis, ce n'est pas le Sénéchal qui a tué le dragon. Je sais peut-être comment découvrir la vérité. » Le soir, Iseu et la reine vont dans la vallée du dragon. Elles trouvent le dragon mort et Tristan, allongé par terre. « Regarde !» crie Iseu. « c'est entriste, la menestrelle Mais il est habillé en chevalier Je ne comprends pas !» Tristan entend la douce voix d'Iseu et bouge lentement la tête. « Tu es tantrice ?» demande la reine. Il ouvre les yeux et dit « Oui, je suis tantrice. »« Pourquoi es-tu en Irlande ?» demande la reine. « Je suis venu en Irlande avec des marchands » dit-il. « Tu as tué le dragon ?» demande la reine. « Oui, j'ai su qu'il y avait... » « Un terrible dragon dans votre pays, et j'ai décidé de le tuer, » dit Tristan. La reine entend ces mots et sourit. « Tantrice, tu as fait une noble chose et tu as aidé notre pays. Le roi sera très content, mais tu ne vas pas bien car le dragon t'a empoisonné. Viens avec nous au château et je te soignerai. »